Comme c'est dimanche, aujourd'hui, tu peux dormir jusqu'à midi, et pourquoi pas jusqu'à lundi, tu as enfin trouvé ton lit. Ma Mina, ma Mina, tu en auras porté des seaux, ils étaient lourds, ils pesaient trop. A la rivière coule tant d'eau qu'elle fait des rides sur ta peau Mamina, mamina Ne lui demande plus d'efforts, ton pauvre corps est moitié mort Il t'a servi toute une vie, qu'auras-tu pitié de lui Tes garçons, dont les photos sont au salon, n'en reste qu'un de ta moisson. Il sait qu'amour porte ton nom. Mamina, Mamina, il n'est d'amour que dans ta main, qui donne t a n t et ne prend rien. Si dans tes yeux l'arme te vient, c'est que quelqu'un a du chagrin. Ne t'en fais pas pour le troupeau, je vais aller puiser ton eau. Et puis, c'est dimanche, aujourd'hui, tu peux dormir jusqu'à midi. Mamina. No, no, no, no, no, no, o no, o no, no, no, o no, no, no, no, no, o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, o no, no, o no, n no, no, o no, no, no, no, no, no, no, no, o no, no, o no, n no, no, no, no, n